On ne peut pas donner toujours sans recevoir de temps en temps. Et le dialogue avec un sourd à la langue, c'est fatigant. Je te réchauffe mais j'ai froid. Je t'aime, ça veut dire, aime-moi. Pour que je te fasse la belle, tu me jettes dans son passant Tu veux que je te sois fidèle, tu es aux amoureux absents Tu m'oublies trente jours par mois, je t'aime, ça veut dire aime-moi Autrefois dans ton grand château, j'aurais attendu patiemment Que le guerrier vienne au repos, tu t'es trompé de cinq cents ans Pour te battre, viens donc chez moi, je t'aime, ça veut dire aime-moi Je ne suis pas un pur esprit, je n'ai pas prononcé mes voeux J'ai le sang chaud de mon pays, je veux t'aimer quand je le veux Je ne te le répéterai pas, je t'aime, ça veut dire aime-moi Un sourire en forme d'espoir Un mot qui parle de nous deux Un geste tendre d'au revoir Un coup d'œil au fond de mes yeux Voilà ce que j'attends de toi Je t'aime, ça veut dire aime-moi Voilà ce que j'attends de toi Je t'aime Ça veut dire Aime-moi